1. Quelle est la formule de la prière Brahimi Oh Allah, bénisse Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim, tu es un glorieux bénigne.